Alhamdulillahi rabbil alameen, salatul salamu ala ashrafi l-anbiyai wa mursaleen, nabiina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc aujourd'hui, on va essayer de, de, de faire une introduction à l'étude du fiqh de la jurisprudence islamique. Comme on va étudier dans les douroses qui vont suivre Le livre résumé de l'imam Abu Muhammad ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala Hamdat al-Fiqh euh, On va expliquer l'introduction Et on va donc expliquer à travers cette introduction Qu'est-ce que cette matière, le fiqh Qu'est-ce que cette science euh, Sur quoi elle repose Et quelques notions liées à cela Il commence son livre إمام أبو محمد ابن قدامى رحمه الله عنديزان الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له شهادة قائم لله بحقه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم أجاد صحابه ودقه وما راعد ببرقه Donc il commence l'introduction en louant Allah, Azza wa Jal, et en disant que sa louange, elle vaut plus que toutes les louanges. Et il témoigne que Allah, subhanahu wa taala est le seul digne d'être adoré et obéi, et seul, sans associé et témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son message. Le fait de commencer un livre par Alhamdulillah, de commencer un livre par rahim, tout ça si octidham bikitab allah ta'ala suivant le livre d'allah subhanahu wa ta'ala que chaque sourate sauf sourate bara'a sourate commence par bismillahir rahmanir rahim de même alhamdulillah alhamdulillah rabbil Aujourd'hui ils sont tous fables Ensuite il commence Ceci est un livre dans al fiqh Qu'est-ce que le fiqh On l'a déjà vu, on le redit Le fiqh, donc cette science qu'on appelle le fiqh C'est quoi C'est la science des règles de la charia qui sont liées aux actes des membres. Qui sont liées aux actes des membres. Et ces, ces règles-là, ces jugements, ces statuts, on les sort des preuves de la charia. On va voir ce que c'est les preuves de la charia dans les points suivants. C'est ça le fiqh. C'est-à-dire que quand on parle de fiqh, quand tu lis un livre de fiqh, ici, on parle de quoi On parle des actes des membres. D'accord On ne parle pas de la foi... On ne parle pas de la à Allah en ses anges, en ses livres. On ne parle pas du tawhid, de ses conditions, de ses annulations. On ne parle pas de la nature de la foi, euh, etc., etc. Qui ça Et du ressort de al la science de la aqida et du tawhid. C'est ce qu'on fait lorsqu'on a expliqué au le et lorsqu'on est en train d'expliquer l'akid de l'islam. <coughs> euh, de même, on ne va pas parler des bienséances, séances, adab. D'accord Les bienséances du manger, ou les bienséances du sommeil, ou les bienséances euh, qui ont trait aux actes, ou le, par exemple les règles qui sont liées au tauba, au repentir, avec ses conditions, etc. Non. Ça c'est dans el al-adab et au suluk, la science du comportement, de manière générale. Ici le fiqh, on va parler des actes des membres, des règles de la charia liées aux actes des membres. Comment الذي يبحث فيه هو افعال المكلفين والفقي al يبحث في افعال المكلفين لماذا ليثبت لها الاحكام التكليفيه الخمسه هذه وظيفة الفقيه sujet du fiqh donc c'est de chercher à propos de nos actes a nous al mukallafin les gens qui sont responsables dans la sharia Nos actes, et de voir parmi ces actes-là, quels sont les actes qui sont wajib, qui sont obligatoires, quels sont les actes qui sont haram, quels sont les actes qui sont mustahab, recommandés, etc. C'est ça le but du faire Et dans un livre de fiqh, lorsque vous le, vous l'ouvrez, vous, vous avez le premier livre qui est quoi Kitab al-Tahara, le livre de la purification. Pourquoi Parce que le premier pilier de l'islam, l'amali, qui concerne les actes des membres, même si le premier pilier, c'est-à-dire il concerne bien sûr les actes des membres. Mais la salat, le deuxième pilier de l'islam, la première condition, c'est quoi C'est la purification. Comme le prophète, il l'a dit dans le Bukhari, Abi Hurayra, Allah n'accepte pas la salat de l'un d'entre vous, lorsqu'il rend son dos Jusqu'à ce qu'il refasse le Donc cette purification, cette tahara A commencé par le C'est la première condition du deuxième pilier l'Islam qui est la salat C'est pour cela que tous les livres de Firk Commencent par ce chapitre là Le chapitre de la purification Kitab al-Tahara Et qui est suivi par le livre de la salat C'est le cas pour les livres de Firk c'est le cas pour les livres, Le Hadith Comme le Mu'atta, de livre Malik Et, euh, et d'autres livres Fassamara tout le <rire> Firk le fruit de cette étude, le fruit de l'étude du fiqh, C'est le fait d'appliquer l'ordre d'Allah, tout simplement. Et de se dé, de s'écarter de quoi De ses interdictions. Et d'adorer Allah ala basira, avec clairvoyance. De savoir que lorsque tu fais le wodo, tu ne fais pas le wodo juste parce que c'est une habitude Ou euh, que tu as vu par exemple tes parents le faire Mais tu sais que tu fais le woudou Parce que Allah dans le Coran il, il a ordonné pardon, de faire le woudou Dans sura Al-Ma'idah Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Il a fait le woudou d'une certaine manière Et tu le suis en cela et ainsi tu te rapproches D'Allah subhanahu wa ta'ala Il dit à propos de tout ça On va le, le, le détailler Il dit à propos de ce livre là C'est à dire Amdat tel fiqh Le livre qu'on va étudier Aqtasartuhu واقتصرت فيه على Il dit, j'ai résumé ce livre le plus que j'ai pu. C'est un livre murtasar. Le livre qu'on va étudier, c'est un livre murtasar. Et on va faire en sorte, on va essayer le plus possible que les deux choses qu'on fait soient murtasara, soit résumées. Pour l'intérêt du murtasab, c'est quoi? C'est ce qui est dit par la suite, c'est quoi? Et je n'ai cité dedans qu'une opinion parmi les opinions différentes. Parce que lorsqu'on étudie le Fiqh, On doit étudier de cette manière là C'est à dire à commencer par étudier un avis Avec son délit, Et pas faire comme beaucoup de gens y font à travers des livres qui ont été traduits pour le public francophone Ou qui sont répandus même dans le monde arabe Qui, qui, qui donnent aux gens du commun C'est à dire aux gens qui n'ont pas étudié Ou qui ont, au début de leur étude Qui les mettent devant ce qu'on appelle el La divergence En te disant, il y a divergence dans les questions de ah Souvent on l'entend dans les mosquées. La là tu lui dis mais C'est halal, c'est halal, qu'on qu se dit. Il y, a, il, y a, il y a divergence. Et donc, à la limite, ça, ça veut dire aussi quoi Tu choisis ce que tu as envie, quoi. d'accord Alors que le fiqh, de tout temps, euh, les ulama et talabata'im, ils ne l'ont jamais étudié comme ils l'étudient maintenant. On te met on met le débutant devant le khilaf. Ça n'a jamais étudié, ça. Les gens, ils apprenaient le fiqh, de manière résumée, un livre simple, un matn, qu'on appelle, un livre simple et résumé, dans un madhab, qu'on étudie, Et ensuite, au fur et à mesure des études, on en arrive à étudier la divergence et à apprendre à quoi À vérifier entre ces divergences lequel est le plus proche du livre d'Allah, de la Sunna du messager d'Allah. Ce qu'on entend par exemple dans les mosquées ou dans les endroits ou même des fois dans les instituts et les universités islamiques, c'est quoi C'est par exemple, euh, voilà, il euh, y a parmi les fouqaha, certains savants, très peu, mais il y a certains savants qui ont autorisé par exemple des instruments de musique. Donc si à la personne tu vas lui dire, tu écoutes de la musique et taqillah c'est haram, il va te dire non, non, non, non, il y a divergence, il y a des alémas qui l'ont autorisé, d'accord Est-ce que ça c'est une preuve dans notre charia Non. La preuve dans la charia c'est quoi C'est sur quoi repose l'avis de ceux qui ont interdit la musique, et sur quoi repose l'avis de ceux qui ont autorisé la musique. Et dans ces avis-là, il y en a un qui est conforme au Coran et à la Sunna et à la à la compréhension des salaf des trois premières générations et il y en a un qui n'est pas d'accord ici la musique elle est haram et c'est pas parce qu'il y a eu une divergence quoi que ce soit de même pour les questions de riba les questions de riba ils vont prendre une, opi une opinion extrêmement minoritaire parmi les hanafia, qui disent que la riba est permis, dans certains cas dans la terre de guerre avec les kuffar quoi que ce soit ça c'est faux parce que déjà c'est basé sur un hadith narré d'accord et ils vont faire de cette divergence une justification en fait que certaines personnes ils vont ici, dans les pays européens, prendre un prêt à la banque pour acheter une maison. Et ça, c'est haram. Le prophète, il a dit akil riba wa moukila qu'Allah moudit celui qui mange la riba et celui qui lui fait manger. C'est-à-dire celui qui par exemple, contracte un prêt à intérêt à la banque. Là où je veux en revenir, c'est quoi C'est que les gens, ils doivent apprendre que el-haq, et on va le voir, on va citer les paroles des de Rélema sur cette question-là, el-haq, déjà, il est, il est, il est unique. Il y a forcément dans les règles de la sharia et dans les divergences, ça revient toujours à un avis qui est juste et l'autre avis qui est faux, même s'il si y a divergence. Et que en cas de divergence, il faut revenir au Coran et à la sunna. Et ça, on va le voir maintenant plus en détail. Donc, l'essentiel dans l'étude du fiqh, c'est quoi C'est de commencer par un texte résumé, ce qu'on appelle un matn, de citer une opinion, c'est-à-dire que la personne qui Écrit le livre ou le shihr ou le talibelim ou la personne, voilà musta'an, qui, qui, qui enseigne le fiqh, il doit donner à ses élèves dans le premier niveau une opinion, avec son dalil, et cette opinion, c'est la plus juste ou celle qui s'approche le plus de ce qui considère comme le hak. Et de ne pas laisser les gens du commun leur disant, voilà, sur telle question il y a trois avis. Vas-y, maintenant débrouille-toi. Ça on va voir que les wailmans, ils ont interdit cela. Parmi Ibn Qayyim al Donc qu'est-ce qu'on fait lorsque les ulémas divergent? Ma za nafa'a idha ikhtalafa al-ulama. Allah a ajouté une nouvelle du Coran: "Fa in tanaza'tum fi shay'in fa rudduhu ila Allah wa al-Rasul in kuntum tu'minuna billahi wa al-yawm al-akhir." C'est dit dans la sourate An-Nisa, sourate 4. Lorsque vous divergez sur quelque chose, ramenez-le à Allah et à son messager si vous croyez en Allah et au jour du jugement dernier. و قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتية بالهوى وبقول أو وجه مغيل نظر في الترجيح في الاختيارات الفقية صفحة 32 و300 ابن تيمية رحمه الله إلى جيل العلماء sont unanimes, ils sur la question. qu'il est interdit, تحريم, il est haram, interdit, de juger, de faire une fatwa avec la passion. بالهوى. Ça veut dire sans se référer au texte ou par qoul awaj ou par une opinion ou un avis mirr al nadharin fit tarjih ça veut regarder le tarjih c'est-à-dire le plus juste qu'il y a entre les opinions de fiqh en cherchant le dalil et ça c'est dans les ikhtiyarat al fiqhiyah page 132 ibn hazm rahimahullah dit dans son livre al muhalla wal wajib idha ikhtalafa al nasu aw nazaa waahid fi mas'alatin ma ayarji'a ila al quran wa sunnati rasul Sallallahu sallalahu alayhi wa sallam il dit L'obligation Lorsque les gens divergent Ou s'opposent Ou comme une personne s'oppose dans une question donnée C'est de revenir au Coran Et à la sunna du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Et ça c'est dans son livre Le volume 1, la page 77 en ce, en ce qui concerne ce qu'on disait tout à l'heure Sur le fait qu'en cas de divergence Il y a toujours un avis qui est vrai Et les autres avis qui sont faux Ibn Hazm dit: Et la vérité dans les avis divergents Et dans l'un d'entre eux et toutes les autres sont fous Et de et c'est Allah qui donne le succès. Allah Il dit, il s'appuie, il a puis les preuves de ce qu'il vient de dire, il dit: "Qui a-t-il après al haqq? La vérité, si ce n'est les garçons." C'est à dire dans, dans, le, dans cette dunya La chose elle est soit haq soit dalal Il n'y a pas de demi-mesure Il n'y a pas de hein, Ça ne peut pas être à la fois haq et La Ça ne peut pas être à la fois vrai ou faux Ça c'est du relativisme Et Allah le très haut a dit si cela venait d'un autre qu'Allah Ils auraient trouvé de nombreuses divergences Donc la divergence dans les avis C'est la preuve que ça ne vient pas d'Allah parce que la vérité venant d'Allah y compris dans les أحكام الشرعية ou les أحكام الفقهية la vérité venant d'Allah elle est claire et elle est une vraiment Allah l'اختلاف et Allah a critiqué la divergence fa qala wa la takunu kal ladina tafarraqu wa Allah nous a dit dans sourate Al Imran sourate 3 et ne soyez pas comme ceux qui ont divisé et ont divergé donc même le, la divergence dans le fiqh elle est mauvaise, même la divergence dans le fiqh dans les questions de fiqh, elle est mauvaise, et elle est source de division après il peut arriver, lorsque la division par exemple, les divergences étaient arrivées déjà à l'époque des compétences du prophète ça n'a rien à voir avec le fait de dire que la personne est dans le péché mais il y a, n'empêche, la vérité et l'égardement, et si elle suit la passion la si elle suit la passion il n'y a pas de doute qu'elle tombe dans le péché فصح أن الحق في الأقوال ما حكم الله تعالى به فيه وهو واحد لا اختلف وأن الخطأ لم يكن من عند الله عز وجل فمن ادعى أن الأقوال كلها حق وأن كل مجتهد مصيب قال فقد قال قولا لم يأتي به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا معقول وما كان هكذا فهو باطل إيدي بن حزمي يقول إلي طبلي بخسلان Que la vérité parmi les opinions divergentes est ce en quoi Allah Ta'ala est son messager, ce sur quoi Allah Ta'ala a jugé. D'accord Et cela est une chose et il n'y a pas de divergence en cela. Et que l'erreur vient d'un autre qu'Allah Azzawajal. D'accord Et celui qui prétend que tous les avis sont vrais, comme on entend à notre époque, tous les avis sont vrais, la divergence, mais tout le monde a raison. Et que toute personne qui fait l'effort d'interprétation de cette sharia est dans le vrai, celui-là a dit une parole... Celui-là a dit une parole qui n'est ni dans le Qur'an, ni dans la Sunna, ni dans l'Ijma' et ni dans la raison. Et ce qui est comme cela est bâtel, est faux. Ça c'est dans le Mouhallah, le volume 1, la page 88. Le sens de la parole Ibn Hazm, ça veut dire quoi Ça veut dire que le musulman devant la divergence, et surtout le celui qui a l'intention d'étudier la sharia, ou même la personne du Talib, il doit savoir que quoi Que lorsqu'il prend son din, il doit prendre son din de manière sérieuse. C'est-à-dire qu'il doit, dans chaque chose, avoir une preuve. Dans ses adorations, dans sa avant tout dans sa aqidah, dans son tawhid, dans ses adorations. Regardez que ce qu'il fait, ce n'est pas contraire au Quran, à la sunnah, ou que ce qu'il fait, ce n'est pas une bid'ah, ou que ce qu'il fait, ce n'est pas haram, ou que ses actes D'accord Et que, même si les gens divergent, Inch'Allah, la vérité, elle est claire. Elle est claire et elle est une. Et il y a, parmi les, les, les, les savants de l'islam, c'est un égarement, mais ça existe, un, un madh'hab qui s'appelle Madh'hab al-Tawfiqiyya, qui dit comme quoi, tous les savants, ils divergent et tous les avis sont justes, même s'ils sont opposés. Ça, ça existe. Et ils ont basé sur cette chose-là une règle, qui, qui est une manière générale, qui est une règle fausse, où ils disent La inkar fi masah ila l'ishtihad. Comme quoi, on ne reproche pas à quelqu'un, ou on ne reproche pas à quelqu'un, les questions d'interprétation ou d'effort. Ça veut dire quoi Par exemple, une personne, il va, il va écouter la musique ça que ça veut dire. C'est comme ça qu'ils le comprennent euh. il va écouter la musique tu vas lui dire, ah, la, la musique c'est haram il y, un il y a des versets du -salaf, etc., etc. la musique c'est haram il va te dire non ça c'est une, une question de divergence puisqu'il y a des éléments qui ont dit voilà al-khilaf. Al al Et tu n'as pas le droit de me dire que ce que je fais c'est de mal parce qu'il y a des éléments qui l'ont autorisé Cette règle elle est fausse cette Muhammad الله جاء بخط هذه من قال قول من قال لا في من المتقدمة فإذا القائل مسائل الخلاف يخالف الأمة فما على من خالف من كان ولو كان أعلم الناس Il, on ne reproche pas ou on n'interdit pas les questions de divergence, il dit cela est faux, à l'unanimité de la communauté. Les compagnons eux-mêmes reprochaient à ceux qui s'opposaient à quoi À ceux qui s'opposaient à la vérité et qui faisaient une erreur, même s'ils était parmi les plus savants. Ça il peut s'arriver qu'une personne, dans la science, il se trompe. Mais les compagnons disaient là tu t'es trompé, d'accord Ça c'est dans Sani, le volume 4, la page 10 et 11. Parmi leșii care vorbesc despre această există și Shawkani, când spune: de pentru a Ça c'est dans Saint 84 89. Le choukan dit dans son livre le grarr comme quoi le fait de dire on ne reproche pas on ne reproche pas ou ne suppose pas dans les questions de divergence il dit cela ça est devenu une règle ils s'en sont servis pourquoi pour fermer la porte de quoi du fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal à la personne lorsque tu le bien interdire le mal et il te dit te dit non non non il y a divergence sur la question tu lui dis ah, ah, la cigarette c'est haram. Il te dit non non non non. De réellement ils ont dit Macron. C'est pas déjà. C'est quoi le délire quoi? Il faut savoir il faut qu'il sache le délire. C'est la cigarette c'est haram. Allah il a dit Et Allah il a interdit quoi? Ou le prophète il a interdit quoi? Les choses mauvaises. La cigarette c'est une bonne chose ou une chose mauvaise? Une chose mauvaise. بالتفاق. La musique pareil. Des choses comme ça. Il faut qu'on revienne, il faut revenir au Coran et à la sunnah. Et ça, cette question de dire non, on ne reproche pas les questions de divergence, ils s'en sont servis, pourquoi Pour fermer la porte du fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc l'intérêt d'étudier le fiqh de cette manière, c'est-à-dire de chercher des textes résumés, des moutons et de chercher le dalil avant tout, ça évite ça, le fait de penser que toutes les divergences sont justes, le fait de ne pas chercher à tarjih et la, la, la question suivante c'est le fait que le fait que certains justement ils cherchent les erreurs des reléments, ils cherchent les erreurs des reléments et ils les rassemblent et ils en font un fiqh, un nouveau fiqh à notre époque. ils vont chercher les avis les plus minoritaires, j'en ai cité certains le fait de dire que certains reléments très peu ont autorisé la musique par exemple, c'est une grave erreur que certains C'est une grave erreur aussi. Autoriser la riba avec les mécréants, etc. C'est contraire au à la sunni et euh, al-salaf. Et il cherche ces avis-là. C'est ce qu'on appelle le fait de chercher les dérogations des règlements ou carrément, en fait, c'est les erreurs des règlements. Ibn dit, dans son livre ijma à la page 171 dit, il dit Que les ulama sont unanimes Pour dire que la personne qui cherche Ces dérogations là et Cherche des fausses interprétations Sans se baser ni sur le Coran ni sur la Sunna Cela est du fisc, cela est de la perversion Et que cela n'est pas permis C'est ce qu'ils font les gens Ils vont chercher Certains euh, savants entre guillemets contemporains sont des spécialistes dans cette euh, question là On ne citera pas aujourd'hui C'est quoi C'est de chercher tous ces avis minoritaires Pourquoi Pour soi-disant Faciliter la vie aux gens Faciliter la vie aux gens Et ainsi, venir avec une nouvelle religion Venir avec un nouveau fiqh Que n'ont pas connu Les anciens de cette communauté Et ces rochas, ces dérogations En fait, c'est ce qu'on appelle Ce sont des erreurs de l'ulama Qali ibn al-Qayyam Rahimahallahu ta'ala Fa'idha'ara fa'annaha zallah Lam yajuzlahu ayatba'ahu fiha B'attifaq al-muslimi Fa'innahu ittiba'u lil khata على عمد ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه وكلاهما مفرط فيما أمر به وقال الشعبي قال عمر يفسد الزمان ثلاثة أئمة مضلون وجدال منافق بالقرآن والقرآن حق وزلة العالم وهذا في إعلام الموقعين مجلد الثاني صفحة ثلاثة وثلاثين ومثلين. ابن القيم رحمه الله يجيب خبثس جلا. Si tu sais que l'erreur d'un savant il est interdit de suivre le savant dans son erreur à l'unanimité des muslimines il comprend bien, il est important de ramener à chaque fois l'ijma sur les questions de d'Ubdi car le fait de suivre une erreur volontairement d'accord, C'est car cela c'est suivre une erreur volontairement, c'est quoi c'est haram de suivre une erreur volontairement dans il dit, quant à celui qui sait n'est pas que c'est une erreur il suit le savant, croyant qu'il dit la vérité en, en, en, en suivant quand même cette erreur là qu'est-ce qu'il dit, ibn al il sera plus excusé que le précédent, c'est-à-dire on espère qu'il sera excusé, mais quand même il est fautif, voilà, parce qu'il n'a pas cherché, il n'a pas cherché par lui-même, le a dit que Omar Abdel Khattab a dit, le deuxième calife le grand compagnon du prophète, il a dit le, les gens sont corrompus par trois choses, les gens sont corrompus par trois choses, souvenez-vous parce que c'est très important les gens sont corrompus par trois choses Les imams, c'est-à-dire des chefs d'État ici, qui égarent. Les imams, les chefs d'État, qui égarent. Le deuxième, et l'argumentation de l'hypocrite avec le Coran. Parce que l'hypocrite, il argumente avec le Coran. Et il a rajouté Omar, Omar, et le Coran est vérité. Et la troisième chose, c'est quoi Première, les imams qui égarent. Le deuxième, l'argumentation de l'hypocrite avec le Coran. La discussion, la dispute du, du, du, de l'hypocrite avec le Coran. Et la troisième, l'erreur du savant. Ça c'est dans C'est pour cela l'intérêt, tout ça on l'a cité, c'est un peu long. C'est l'intérêt d'étudier le fiqh, le texte résumé, mutun. Et de chercher à chaque fois un avis qui soit le plus juste en fonction des règles du Coran et de la Sunnah, et de faire être ta'allum, le fait de quoi? d'étudier par étapes. Le but ici c'est pas dans chaque question de fairere comme font certaines personnes euh, qui enseignent le fiqh à des francophones qu'est-ce qu'ils font Il va te citer une opinion et il va te citer six divergences et il va te citer six divergences et tu vas prendre les six divergences et ensuite tu vas les del des six etc etc C'est pas du tout ce qu'on va faire ici on va citer l'avis de l'immeuble et si cet avis là c'est pas le plus juste. Euh, D'après les, les vérifications d'autres savants, et on va vous citer la vie le plus juste avec son délit. et C'est ça qu'on va faire, et on va s'arrêter à ça. Le point suivant, c'est qu'il est très important après de comprendre au sol al-ahkam, les bases sur lesquelles on pose les règles de la shari'a, c'est-à-dire le là les dodos qu'on va voir quand on va parler d'une telle chose en disant dans l'oudo, par exemple, déjà l'oudo, c'est une condition de la salat. Sur quoi on va se baser pour dire ça? En disant, il faut laver le visage dans la salade. Sur quoi on va se baser pour dire ça enfin, On va dire que quand il n'y a pas d'eau, tu fais le taïammum, etc., etc. Sur quoi on va se baser Ce qu'on appelle au sol ahkam Sur quoi est basé le firq et même la religion en général Au sol al-kitab. La première base sur laquelle est basé est basé le firq ou est basé la religion en général, c'est le Coran, le livre d'Allah le Coran. الكتاب وكلام الله عز وجل وهو القران المتلو المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور المحفوظ المحفوظ في الصدور le Quran c'est la parole d'Allah Azza wa on a dit plusieurs fois c'est un attribut d'Allah c'est pas une expression de la parole d'Allah c'est pas une création c'est un attribut d'Allah Azza il a parlé avec ce Quran le Coran qui est récité par les langues est la parole d'Allah. Celui qui est écrit dans les mushafs, dans les copies du Coran, c'est la parole d'Allah. Celui qui est mahfoudun celui qui est retenu dans les poitrines, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit "Et suivez ce qui vous a été révélé de votre Seigneur, et ne ma pas en dehors de Lui d'autres alliés, peu peu que vous vous souvenez." ce qui signifie « Suivez ce qui a été révélé de votre Seigneur » le Qur'an et la Sunna, et ne suivez pas en dehors de lui d'allier. Ça, c'est le verset 3 de Al-A'raf, et on l'a déjà cité plein de fois, et entre autres, dans le Dars, où on a cité les fin' al-sam, kitab al al -salaf, les règles sur le fait de se cramponner au livre d'Allah, à la Sunna du Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et à la méthodologie des salaf, les trois premières générations. Donc on prend nos ahkam et notre fiqh avant tout du livre d'Allah Et lorsque tu fais le vodou avant la salat Rappelle-toi que tu le fais selon l'ordre d'Allah Lorsqu'il dit dans surat Al-Ma'ida Parce que tu te lèves pour faire le vodou chaque jour que Ça ne devient pas une habitude Mais rappelle-toi que c'est Allah lui-même qui t'a demandé de faire le voudouh dans le Coran lorsqu'il dit dans surat al-Ma'idah Oh vous qui croyez ce qui signifie lorsque vous levez pour la salat lavez vos visages etc etc le verset de le Sunnah la deuxième base la sunnah wa huwa ma warada an nabi sallallahu alihi wasallam in qawlin ghayli al-Qur'an au fiilin au taqrir la sunna c'est ce qui est rapporté du prophète Sallallahu alayhi wa sallam, Autre que le Coran, Parmi ses paroles et ses actes D'accord La sunna bien sûr c'est une base Une base extrêmement importante du fiqh De la jurisprudence particulièrement D'accord Mais une personne Parmi les, les zanadiqah Les kuffars qui disent par exemple qu'on ne se base que sur le Coran Et qu'on se base pas sur la sunna Ce qu'on appelle le Les coranites Ces coquards là, car ce sont des coquards, ce sont en plus d'être des coquards des imbéciles. Parce que si on se basait que sur le Coran, comment ils savent faire la salat? Comment ils savent le nombre de Ce C'est pas dans le Coran ça. Comment ils savent qu'on commence la salat en disant Allah akbar et qu'on finit la salat en disant Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah? Tout cela c'est dans la, c'est dans la pas dans le Coran donnez les exemples de cela on cite le hadith an Malik ibn al-Huwairis an Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala sallu kama ra'aytumuni u salli al-Imam al-Bukhari Malik ibn al-Huwairis rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit priez comme vous m'avez vu prier dire ça c'est la sunna la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam les sahaba ils l'ont vu ils l'ont rapporté et ils nous l'ont transmis à travers les les imams qui ont rassemblé les hadiths Euh, Malik al-Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Et nous ont et, et aujourd'hui on prie comme on a trouvé dans ces livres de hadith. Et on a déjà vu dans les duros, Et on vous renvoie aux duros sur les règles, le fait de ce, les tisam, le fait de s'accrocher à la Sunna, hadith il doit être صحيح, qu'on ne prend pas le hadith -da dans les règles. Et on s'attache dans les explications de et dans lesأحكام à montrer le hadith est لا نُباص أعتمد الحديث ضعيف و أنتم رأيتموا جزا أمثلة ثالثا الإجماع وهو إجماع الصحابة الثالث باز الإجماع لننمتو لننمتو للكونسنسوس سيتيم <تصفيق> <تصفيق> بروفه ودليل الإجماع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم L'Ijma'a, on va voir ce que c'est, c'est l'unanimité, l'unanimité de la communauté, on va voir que c'est particulièrement l'unanimité des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de l'ijma dans le Coran, la preuve de l'Ijma'a dans le Coran, c'est le verset 114 de la surat 4, surat al -missa. Le verset signifie et quiconque se sépare du messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, et le sentier des croyants ici c'est quoi, le sentier des croyants en général c'est ça, c'est donc celui qui s'oppose à l'unanimité de la communauté lorsqu'il dit sur telle question, il y a Ijma, a, il a suivi un autre sentier que celui des croyants Vous comprenez, c'est ça le et il dit quoi ensuite Allah, nous l'abandonnerons dans la voie qu'il aura choisi et le précipiterons dans l'enfer c'est pour ça que c'est grave, il a l'Ijma'a و اذا كانت قطعيه كمخالفه الكتاب والسنه سيجامل ال unlimitede réellement établi que la personne dit non moi je m'y oppose ou quoi que ce soit c'est grave ça implique l'enfer comme dans ce et quelle mauvaise destination و سات مصيرا ابن تيميه رحمه الله جاء بخصوص الاجماع بالوسطيه و انتشر في الامه Ibn Taymiyyah dit donc dans son livre Al-Wasitiyah, son petit livre de raqida, el qui peut être établi, qu'on peut connaître, c'est ça le C'est ceux sur quoi était les salaf as-salih, les trois premières générations. Car après eux, la divergence s'est répandue dans la communauté. Ça veut dire quoi Ça veut dire que particulièrement ce qui concerne les Sahaba, c'est plus facile de connaître l'ijma' tel qu'elle était connue à l'époque des Sahaba. D'accord Mais à la base, déjà, il y a des ulémas, comme Ibn Hazm et d'autres, considèrent que l'ijma de toute façon, c'est que des sahaba. Qu il n'y a que eux qui méritent voilà, qu'on suive leur ijma. A. Quant aux gens de l'Usul les sciences de, de, des bases de la jurisprudence, ou le fiqh, ce qu'on est en train de faire là, sans le nommer, ils ont défini l'ijma comme étant Le fait que les savants de la communauté se mettent tous d'accord sur une question particulière de la religion. Ouais, et ça on voit que c'est difficilement faisable si ce n'est à l'époque des compagnons du prophète Sallallahu An, le quatrième point sur lequel on base notre fiqh de de les fatwas des sahaba, des compagnons du prophète car vous le savez certaines personnes l'ignorent comme les ulémas ont fait des efforts énormes pour rassembler la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont souffert et ils ont voyagé dans les pays pendant des années pour rassembler des livres comme le Muwatta de l'Imam Malik rahimahullah. Bon, lui, il n'a pas voyagé en l'occurrence, mais il a souffert. Euh, comme l'Imam Bukhari rahimahullah, comme l'Imam Ahmed rahimahullah, il a rassemblé al-Musnad al-Bukhari, il a rassemblé son sahih muslim Abu Dawood al-Tirmidhi. Ils ont aussi rassemblé dans leurs livres certains les à des compagnons, les à des compagnons et les tayyibin, les suivants, leurs étudiants. C'est très important lorsqu'on étudie le Fiqh et lorsqu'on veut connaître, surtout al-rajah, la vie le plus juste, dans les questions de divergence, de connaître la vie des compagnons. Et ils sont euh, disséminés tout comme les preuves de la science de l'islam dans les livres de Fiqh, les livres de Fiqh résumé et plus détaillé les livres de fiqh résumés comme Amdith al et d'autres les livres de fiqh plus détaillés et développés comme Al-Murni de Ibn Qudama ou Al-Muhalla de Ibn Hazm Alhamdallah la preuve de cela c'est qu'Allah Azzawajal a dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ dans surat al-Nisa verset 100 et les premiers parmi les émigrants et ceux qui ont secouru le prophète Al-A Et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, Allah les a et il l'a Ça, c'est le verset 100 sur la et de Ceux qui les ont suivis, c'est la preuve qu'il qu est une obligation de suivre Al-Muhajirin ou ansar cest c'est-à-dire les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quand que les paroles ou les avis des compagnons deviennent une preuve, Cheikh Islam Taimiya, il dit, Rahimahullah, « Amma sahaba » فإن انتشرت ولم تنكر parole des compagnons si la parole d'un compagnon se répand et que personne ne vient le contredire à son époque cela est une preuve chez la grande majorité de lumi. ça veut dire quoi on sait qu compagnon, il a fait quelque chose ou il a dit quelque chose dans la religion Il n'y a aucun autre compagnon qui est venu qui lui a dit non tu te trompes d'accord. mais cette parole elle devient une preuve dans notre sharia. Parmi les exemples de ça on en a cité plusieurs. Parmi les exemples de ça il y a le fait que il rapporte que Omar il faisait le rousse avant Néhid. Euh, Ibn Omar faisait le avant Certains disent c'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam On le fait pourquoi Parce que Abdullah Ibn Omar il le faisait. Et qu'en plus, comme dit Ibn Qayyim d'Azad al-Ma'ad, il était connu pour suivre la soudna, très fortement la soudna. De même le fait de lever les mains dans le Salat al-Janaza. Il y a plusieurs Takbir dans Salat al-Janaza, la prière du mort. lever les mains à chaque takbir, Abdullah ibn Umar le faisait. C'est pas non plus rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais on le fait parce qu'il est venu d'Ibn Umar qui le faisait et aucun compagnon ne s'est opposé à cela. Et ça aussi c'est dans Zad al, al, al Allah, Il y a de nombreux exemples De cette question-là Il dit, quant aux Sahaba, Et s'ils divergent, les compagnons Entre eux, on rapporte la divergence Qu'on a dit précédemment à Allah et à son messager Et aucun c'est une preuve en lui-même. On comprend bien. On sait bien qu'ils n'ont pas reçu la révélation, les compagnons du prophète, les j'ma' et les paroles des Sahaba, c'est une indication qui nous rapproche du Qur'an de la sunnah. C'est pas une preuve en lui-même. d'accord La preuve en elle-même, elle est dans quoi Elle est dans le livre d'Allah, dans la sunna, du messager et d'Allah. Vous avez compris cette question-là Ça, c'est dans Majmou' Al-Fatah, le 20, la page 14. La cinquième base sur laquelle les ulemas basent le fiqh, c'est le qiyas' Le jugement par analogie On ne va pas s'étendre sur la définition du Qiyas Ni sur le pilier le, le, le du Qiyas. Le, Qiyas le raisonnement par analogie L'on définit les ulémas en disant C'est le fait de mettre à égalité Un jugement Avec un autre jugement à cause d'une cause qui les rassemble. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a une chose, qu'on va appeler A, dont on veut connaître le jugement dans la charia, D'accord Cette chose-là, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. Par contre, il y a une chose B, là, y a une chose B, dont on connaît le jugement dans la charia. Hein. Et entre A et B Il y a ce qu'on appelle une illa C'est-à-dire qu'il y a une cause Ou quelque chose qui les relie C'est-à-dire qu'ils sont proches au niveau de la sharia, Où il y a une cause qui relie ces deux jugements Donc on va ramener A à B, au jugement de B Et on va en arriver à un fakum sharai. Vous avez compris, c'est comme une opération Mathématique un peu Al-Fara' ou Al-Maqis Ils appellent ça Al-Fara' Al-Fara' c'est ce qu'on Euh, dont on cherche le jugement, d'accord? Al-asl, c'est al-maqis Al-asl, c'est la base, le point B qu'on a dit qu'on va, va ramener, qu'on va, va ramener à celui-là pour savoir le, le, le, le, le jugement. c'est quoi? C'est ce, ce qui est impliqué par le jugement de la charia, c'est ce qui va à la, la, la chose à laquelle on va arriver à la fin, halal, haram, wajib, etc. Al-Illah, c'est la cause d'interdiction, dans le point de base. et qu'on va Cette cause d'interdiction, par exemple, ou d'obligation, on va la prendre, on va l'appliquer au jugement dont on cherchait, à la chose dont on cherchait le jugement dans un premier temps. Vous avez compris On va s'arrêter là. Le Qiyas, ce pas très important. C'est quelque chose... Personne ne fait le Qiyas sans ma connaissance a part al-ulma al-mujtahidid. C'est-à-dire, on doit revenir à leur livre ou qui restent en ce temps parmi les ulama pour leur demander par rapport à ces questions de qiyas. قال أحمد لكن قال Ahmed في كتاب سألت الشافعي عن القياس فقال يصار عليه عند وهذا في a dit pardon dans le livre de al-Khalal il dit l'imam Ahmed, il dit j'ai demandé à l'imam al-Shafi'i à propos du qiyas. Et il a dit, on ne l'utilise qu'en cas d'extrême nécessité. On ne l'utilise qu'en cas de barouah. Ça, c'est d'ailleurs le volume la page 26. Donc, on a détaillé un peu ces questions-là pour montrer sur quoi le fiqh était basé. Sur quoi le fiqh était basé. Lorsqu'on étudie, pour montrer que lorsqu'on étudiera le fiqh et qu'on vous dira telle chose, c'est halal, telle chose, c'est wajib, telle chose, c'est mustahab ou quoi que ce soit, qu'on va se baser sur une de ces cinq choses. Soit le Qur'an soit la sunna soit l'ijma soit les paroles des Sahaba ila khafatawa soit la qiyas le raisonnement par analogie et ça en l'aura qu'en cas d'extrême nécessité ça concerne pas le point suivant al-ahkam al-shar'iyya ou bien al-ahkam al-taklifiyya al-hukm c'est le jugement c'est-à-dire que dans la on cherche toute chose sur cette terre dans nos vies un jugement de la part d'Allah ce qu'on appelle le chukum, ou le c'est quoi c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa taala d'accord on cherche le jugement d'Allah sur les actes sur les actes des gens Euh, responsable. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que chaque chose dans la charia a un jugement. Soit il est à l'adjihad al c'est-à-dire soit Allah il a ordonné de faire telle chose, d'accord, ordonné, soit de l'ordre qui implique l'obligation, soit de l'ordre qui implique al istihbab ou al-nadb, recommandé. Soit al-adjihad al-tahir, il nous a laissé le choix, ce qu'on appelle ibah, c'est permis. T'as le choix de le consommer comme de ne pas le consommer. L'eau, le jus de fruits, etc. etc. Et ces arkams, ils sont au nombre de 5. Ils sont au nombre de 5. Le premier, al wajib Al wajib L'obligation. L'obligatoire. C'est ce que le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, a ordonné. En appuyant cet ordre, ca implique donc l'obligation Et l'obligatoire Qu'est-ce que ça signifie Qu'une chose est wajib Dans la sharia Ca signifie que celui Qui le fait Mérite La récompense D'Allah S'il S'il espère La récompense D'Allah dire quoi pardon Il sera récompensé Par Allah S'il Il espère La récompense D'Allah C'est-à-dire Qu'il fait une chose Obligatoire En espérant C'est-à-dire Pas avec ostentation en espérant la récompense d'Allah, il sera récompensé par Allah. Quand à celui qui délaisse l'obligatoire, si une chose on dit, c'est Wajib ça, c'est Wajib, dans la sharia, c'est venu, donc quoi c'est Wajib Qu'est-ce qu'il mérite Il mérite le châtiment d'Allah pour avoir délaissé cette obligation. C'est ça le sens. Et c'est là qu'on comprend l'importance et la, le danger de dire d'une chose, c'est Wajib, c'est Mustahab, c'est Haram ou quoi que ce soit. Parce que tout ça, c'est lié quoi On parle de quoi ici On parle de la récompense et du châtiment d'Allah. C'est pour ça que lorsqu'on le dit, il faut qu'on ait une preuve du Coran, de la Sunnah ou de l'Ijma ou d'autre quoi pour être sûr vraiment qu'on n'a pas menti sur Allah. Qu On n'a pas attribué la, la, la législation à Allah en toute fausseté. Le deuxième, le deuxième jugement, al mendoub C'est le mustahab, c'est-à-dire quoi le... Les choses recommandées On peut l'appeler recommandées C'est quoi C'est ce que le législateur a ordonné Mais pas d'un ordre qui implique l'obligation D'accord Et l'exemple c'est quoi C'est les salats après les salats obligatoires Wal mandub yuthab fa'iluhum tithalan wa la yu'aqab tarikuh. Ce qui est recommandé, préférable, lorsque la personne le fait, il mérite la récompense d'Allah Et lorsqu'il le délaisse, il ne sera pas châtié. C'est ça la différence très importante entre le et le mandub, entre le et le mustahabb. Parce je dis par exemple que la prière de Dhuhr est waghiba. Signifie que celui qui ne fait pas la salade d'Dva, il mérite le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et quand je dis que les deux après al sont Mandouba ou Mustahabba ça signifie que celui qui les fait, il aura la récompense d'Allah, et celui qui les délaisse, il ne sera pas châtié par Allah. Troisièmement, al Muharram, l'interdit l'interdiction c'est ce que le législateur a interdit ou a ordonné de ne pas faire l'interdiction qui implique ça implique le péché vous bien le comprendre quoi ça implique le châtiment d'Allah haram quand je dis que quelque chose est haram tu doit avoir la preuve que cette chose là est haram Parce qu'elle implique le péché, elle implique la colère d'Allah. Subhanahu wa Et son châtiment. Sauf si Allah nous prend en miséricorde. L'interdit, c'est quoi Lorsque la personne y délaisse l'interdit. En espérant la récompense d'Allah, il sera récompensé. Ça veut dire quoi La personne y sait que le fait de boire l'alcool, parce que ça implique comme consommer, consommer par exemple les drogues, comme le hashisha et des choses comme ça, c'est interdit. Il s'abstient de faire cela. Il s'abstient de faire cela pourquoi Pas parce qu'il n'aime pas ça. Il s'abstient de faire cela parce qu'il sait qu'Allah, Azarajel, déteste cela. Et, et, et a maudit ceux qui font cela. Et a imposé en plus une peine prescrite dans ce monde à ceux qui font cela. Un châtiment dans ce monde de 40 coups de bâton entre 40 et 80. Cette personne-là, lorsqu'il délaisse cela Il mérite le, la récompense d'Allah Quand à celui qui le fait Il mérite le châtiment d'Allah Ça veut dire quoi Lorsqu'on dit estahiqu On a pas expliqué pour le wajib et le mandoub Ça veut dire qu'Allah Il châtie Il châtiera les désobéissants Ou il leur pardonnera Ça c'est dans le cas de quoi Des péchés Dans le cas du shirk Celui qui meurt sur le shirk Allah ne pardonne pas. Allah a dit inna Allah la pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, il pardonne en ce en dehors de cela à qui il veut. Il signifie que celui qui meurt sur le shirk sans se repentir, il sera éternellement en enfer. Quant à celui qui meurt sur le péché, l'alcool ou la fornication quoi que ce soit, il mérite le châtiment d'Allah, peut-être qu'Allah va le prendre et va le mettre en enfer. Et ensuite le faire sortir pour rentrer au paradis Ou peut-être qu'Allah Il va lui pardonner directement Et le faire rentrer au paradis Quatrièmement Ce qui est déconseillé ou détestable C'est ce qu'Allah a interdit Mais il n'a pas interdit d'une chose Qui implique L'interdiction, c'est-à-dire le péché religieux Oui. C'est ce que celui qui makrou, lorsque la personne le délaisse, en espérant la récompense d'Allah, il sera récompensé. Et si la personne le fait, il ne sera pas châtié. C'est ça qu'on appelle le macro. D'accord? Et dans les livres des Salah, il faut faire très attention, comme l'a dit Ibn Qayyim, Comme quoi, dans les livres des salaf, généralement, ils il disent souvent « Akrahudal » et que je déteste cela. Les gens, ils pensent que c'est makroh dans le sens qu'on vient de le dire là, alors que ça, c'est les salaf, ça signifie « Al-Tahrim », ça signifie l'interdiction. C'est pour ça que beaucoup ont attribué aux imams des choses en disant que telle chose était makroh, alors qu'ils considéraient en fait que c'était haram. Les jeux d'échecs, par exemple, le chatranj, c'est haram. C'est haram de jouer aux échecs. Quant au dé, c'est encore pire parce qu'il y a un texte là, il y a un hadith du prophète wa sallam, sur les dés, Et ils ont attribué à lui-même comme quoi il avait dit que c'était makrooh shatranj les, les échecs, alors que le karah chez les salaf c'est l'interdiction, d'accord etc, etc Il y a d'autres exemples. cinquièmement, la permission. و ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته كالاكل في رمضان ليلا c mubah c'est quoi c'est une chose dans laquelle il n'y a ni ordre ni interdiction en tant que tel ni ordre ni interdiction en tant que tel comme le fait de manger pendant le Ramadan la nuit il n'y a pas d'ordre il n'y a pas d'interdiction d'accord c'est permis de manger de boire etc. cetera al asf al ashiya al ibaha aslan la base dans la vie de ce monde, c'est quoi? C'est la permission. Il n'est interdit que ce qui a été interdit par la sharia. Un texte clair. Walmubahmadam Quant à la permission, il n'est pas attaché, ou il n'y a pas attaché de récompense ni de châtiment. Voilà, la permission. Et sous ces définitions, on les a pris de manière résumée du livre. الأصول من علم الأصول